Chers auditeurs, bonjour, aujourd'hui nous sommes le 13 mars 2015, nous fêtons les Rodrigues. En son époque, Corneille avait dit « Rodrigue, as-tu du cœur ?» Ce à quoi Marius répondit « Si on peut pas tricher notre ami, ça ne sert à rien de jouer aux cartes. » Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de Pauline, la cousine de Justine, fille du cousin de mon père dont je vous parlais hier. Bref, le 13 mars 1324 changea la face du monde car c'est ce jour-là que... Rémi Huegle a tapé dans un caillou et l'envoya dans le genou de son voisin Fred Srigandes qui se jeta à terre en géniant avant de se relever en boitillant et de se mettre à courir au bout de 5 secondes, empêchant ainsi la France du 21 siècle de briller par sa beauté. Alors, que se serait-il passé si le football n'avait pas été inventé C'est bien simple, pas de foot, pas de match, pas de match, pas de match télé, pas de match télé, pas de canal plus, pas de canal plus, pas de Omar et Fred, pas de Omar et Fred, pas d'Omar, pas d'Omar, pas d'intouchable, pas d'intouchable, budget du cinéma français en baisse, moins de budget Moins de films, moins de films, c'est moins de cinéma. Moins de cinéma, c'est plus de chômage. Plus de chômage, c'est plus d'ennui, accentué par la non-existence de FIFA 15, qui n'existerait pas non plus, évidemment. Donc plus d'ennui, c'est plus de suicides. Et plus de suicides, c'est moins de chômage. Et donc une relance de l'activité économique. Donc un État plus riche, donc de grands travaux, donc une France plus belle. QFD. Rendez-vous lundi pour une nouvelle Uchronique. Que se serait-il passé Un 16 mars.